Ma d'Ivoire, je t'aime, ma d'Ivoire, je t'aime. Ma d'Ivoire, je t'aime, tu sais bien Je soin de toi Tu n'aurais dû jamais récolter la tempête non. Toi qui n'as jamais saibé le vent Après la pluie, le beau temps, beau temps, beau temps. Et la paix pour tes enfants Il n'y avait pas sur, sur la d'ivoire est touchée et... Tu pas la couleur non. Le linceul des dieux Tu n'en connaîtras pas la douleur Akkor én is I'm